B. Répondez non comme dans l'exemple. Rangement. C'est ton portable Non, il n'est pas à moi. C'est le stylo de Greg Non, il n'est pas à lui. C'est le sac de Mélanie Non, il n'est pas à elle. Ce sont vos livres Non, ils ne sont pas à nous.